Qui organise une sortie dans un grand parc d'attractions de Belgique programmé le samedi 2 septembre nous sont proposés le transport en car aller-retour plus l'entrée du parc pour 25 euros inscription sans plus attendre au centre social de l'avenir à Wetterlot Stage de tango argentin Les 29, 30, 31 août et 1er septembre Au CSE de Wattrelo Initiations et ateliers proposés par Aubal Dansé sous la direction de Bernard Vanlierde Renseignements inscription 03 20 72 85 44 L'exposition figure de clown Va son plein jusqu'au 26 août à la bibliothèque municipale de Wattrelo Une évocation de l'histoire des clowns à travers des documents haut en couleur Photos, costumes, jouets anciens ou accessoires Entrée libre, heure d'ouverture 0320 81 66 38. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur GalaxyFM.com. Galaxy, Galaxy Music.